Unité 9. Leçon 4. Exercice 2. Prononcez « y » à la fin du mot. Répétez. Vu à la télé. A. Famille d'accueil. B. Le grand sommeil. C. Duel au soleil. D. La fille à la valise.